Nous, on n'est pas mmh, les couteaux oui, les hein, plus affûtés du tiroir. <rire> <rire> J'en profite, après commence. je ferme ma gueule parce que j'ai perdu. <rire> <rire> oh, oh c'était mon drôle. Oh, cosette. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans la 169e des émissions ouais. Ouais. Ouais. Comme candidat, on a celui... Alors... J'ai appris ce, ce soir que ça ne marchait plus, cette euh, présentation, mais si tu la fais quand même. Allez, vas-y. Plutôt que de vivre d'amour et d'eau fraîche, il a choisi de vivre de pex de Pepsi Max pour que sa vie ait un max de goût <rire> avec zéro sucre. C'est Aurélien. Bonjour Aurélien Bonjour. Oh et alors Aurélien, vous venez ce soir quand vous voulez, vous avez arrêté le Pepsi Max. Bah ouais. Que se passe-t-il Je sais pas, j'arrête, c'est tout. T'arrêtes Oui, j'arrête. Tu annonces officiellement là, oui, mais, devant ce euh, micro, tu mais, arrêtes Mais si des gens boivent encore Pepsi Max, qui continue parce que c'est vachement bon. Pourquoi Parce qu'il y a un match de goût zéro, <rire> Mais moi j'arrête J'ai peur de crever Les autres crever Non mais c'était pas crevé pas. Plus heureux que moi en tout cas Très bien Merci Aurélien <rire> Téménage poignant On a aussi Notre candidat suivant Chez n'importe quelle personne normale Une coupe à l'Iroquoise Nous ferait passer pour un junkie Mais sur lui Ça lui donne la même classe que Barracuda Mais en roue En gros ça fait Barouk <rire> <rire> Non, ah non, attends, attends, alors, ah non, non, on fait genre, on, on fait genre, on fait genre parce que vraiment c'est bien écrit Chez n'importe quelle personne normale, une coupe à l'Iroquoise nous ferait passer pour un junkie Mais sur lui, ça lui donne la même coupe que Barracuda Mais en roux. en gros, ça donne Barucada, c'est Charlie, bonjour Charlie ouais, bonjour. Ouais. Ça va très bien, merci pour toujours, la coupe C'est bien, toujours dans ta série euh, Brooklyn nine Ta série là Je vais partir devant ton écran là Est-ce que tu as plus d'appétit Qu'un Barracuda on a aussi bien, un site. Oui. <rire> bon, elle moi, pas elle pas va cou... vite, celle oui. Elle n'a pas encore accouché, qu'elle m'a déjà promis en off que son bébé pourrait te offert un cadeau lors d'une prochaine des émissions. <rire> <rire> on salue le bébé qui a dans son ventre et on salue Julie ouais. Ouais. Ouais. Ça va, Julie Très bien, merci. Du coup, tu me diras quand il arrive Le 8 mars. Ouais, mais <rire> elle coup, là, il y a des émissions de 10. 10, 20 et 30. Donc le 10 mars ah. Bah 10 mars. Bah du coup dans 10 jours, parce qu'on est le 28 février, dis donc. Et bah parfait. Et Alors, bah, en fait. <rire> bien. dans 2 jours. Si tu te sens mal, si tu veux accoucher pendant le podcast, il y a aucun problème. Ça, ça, ça va. Euh, bien. Si, il y aura beaucoup de problèmes, je pense. Non, je on n'est pas dans, dans un hôpital. Les hospital os, <rire> c'est de la moquette par terre. Voilà. Dites, mais sinon, apparemment, c'est apparemment c'est pas des os, mais c'est de l'eau. Oui, mais <rire> moi aussi, j'ai beaucoup... Parce que j'ai longtemps moment, que c'était les os. J'ai perdu l'eau. Pourquoi les os Il y a pas il y a pas de, de l'opétillante et de l'oplade. Mais enfin, il a pour habitude dans son travail de mener les gens à la baguette et pourtant il n'est pas boulanger, c'est Pierre. Oh oh oh <rires> Alors bravo parce qu'on parle d'un truc absolument pas original, vers une fin très originale Merci. pour Ça me fait plaisir. Comment ouais. ça va euh, Complètement bourré. Catéine. C'est touchant. La tête de carpattirée. On va être en finale les deux peut-être. Peut-être. Oh. Alors c'est pas. Pour oh, rien. Ouais non je vais ma gueule Le cadeau Ah, ah Le alors. cadeau ah, ah, ah, ah. La switch Alors quelle merde Il va sortir de son fut là <rire> C'est un NFT ouais, Alors c'est un CD Un, un CD ça, nul Une boîte Et tu la retournes ça fait Ok j'ai ah, ah, <rire> La boîte à meux C'est une boîte okay. à baie euh, Alors je... oui C'est une vache Qui ressemble à plein chèvre <rire> C'est une jeune C'est un, un, un bourdon mec C'est un bourdon Après ça t'es fait en Allemagne C'est moustique T'as dit en <rire> <rire> euh, c'est une boîte à mecs qui est à remporter mais pour ce lait va falloir passer à travers les différentes règles du jeu notamment mmh. le début mmh. et après le début il y a la suite le mmh. terme suite. de la Kellya la fin non bah non Un terminé <rire> ah, <ou> une <rire> éliminé tu bien Ensuite, on allait au milieu puis il a presque fait en terme de la Kellya une éliminé ah, ou une fin Ou, une éliminée. ou une, éliminée. Une, une éliminée Et ensuite on a La fin Avec Un gagnant dur. Et Un perdant ou une... Merci Julie Et Ou une, ou une perdante, perdante. Ah Et ça surtout une très, très, très, bonne. très bonne des émissions à écouter Bien entendu toutes du... les <rire> plateformes <rire> Des émissions plaisir Notamment oui. les plateformes <rire> Pétrolières Logistique de Pour aussi. rappel chers auditeurs <rire> Vous pouvez aussi participer en allant sur Tumult En tentant de répondre à même temps aux candidat Et pourquoi pas être meilleur que Même si vous ne gagnerez pas la boîte à bourdon <rire> DJ. Et on embrasse les inconnus <rire> C'est génial Et on passe au début Le début c'est tranquillité de rapidité des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de 5 6, 6 points Allez. Il faut surtout pour répondre dire votre prénom et attendez que je vous donne la parole. Mais il faut surtout pas répondre des fois de suite. Bien sûr. Première question pour 5 points. Dans quel contexte peut-on ressentir l'effet de surplomb Charlie. Charlie. Tu as, as dit Charlie avant même que je finisse de finir mon truc. Donc vas-y. Oui, mmh. dans le sommeil. Pourquoi Parce que euh, tu es surplombé de travail, du coup tu dors bien alors <rire> C'est une mauvaise réponse. Aurel, oui. quand tu dors et tu as l'impression de tomber. Non. Parce que tu avais l'air très intéressé par le sommeil. Mmh. Réel, ne me dis pas que je passais si près. Non, je pense qu'il se foutait juste de ma gueule. <rire> il, y a, il y a des chances. A des ça son jamais, chances. Euh... À son regard, j'ai senti que j'étais loin, moi. Surplomb, ça. Dans quel contexte peut-on ressentir l'effet de surplomb Pour 4 points, dans quel contexte peut-on ressentir l'effet de surplomb expliqué par Frank White en 1987 qui précise que cet effet aurait eu une influence sur l'écologisme Pierre. Pierre. L'alimentation Non. C'est dur. En pire contexte. <rire> ah mais c'est normal, 4 points ça se mérite. Oui. Ce... Peut-être qu'avec 3 points c'est mieux. Pourquoi pas. Si je vous dis que ça aurait pu y avoir une influence sur l'écologisme car les personnes ayant eu cet effet ont ressenti une mise en perspective directe. Je comprends rien à la question. Dans quel contexte peut-on ressentir l'effet de surplomb expliqué par Frank White en 1987, qui précise que cet effet aurait une influence sur l'écologisme, car les personnes ayant eu cet effet ont ressenti une mise en perspective directe Pierre mmh. euh, Après euh, l'incendie de Notre-Dame Non Ah, c'est pas bête, mais non. Il y avait une date la question. On va lever des décrets 1987. Ouais. Donc là c'est un peu plus bête sa réponse mais euh, on va rester sur... pas bête. pas bête. Merci. C'est <rire> pas si vite. il euh, y avait une date parce que je sais pas après de la merde. Oui. Bizarre, bizarre. <rire> Julie, Julie. En montagne. Non. Ben, pas Charlie, vrai. Charlie en contexte de guerre. Non. Ça se dit Pierre. Oui, Pierre. en marchant. Non. Oral. Oui, on une canicule. Non. Mais bien. non mais c'est pas bête ce vous parlez, pas si c'est c'est c'est pour le mise en c'est Non c est, c est ce qu'on dit euh... allez, allez, La Charlie. réponse commence par <rire> Pierre avait dit non, on bien. est si naze euh, après avoir témoigné d'une catastrophe Non Charlie Charlie après un accouchement Non Baby blues J'ai oublié surplomb Moi euh, je donne euh, juste des contextes là Pour deux points Dans quel contexte peut-on ressentir l'effet de surplomb expliqué par Frank White En mi... Francky Blanc Francky Blanc -co. En 1987 Qui précise que cet effet aurait eu une influence sur l'écologisme Car les personnes ayant eu cet effet ont ressenti une mise en perspective directe Pour deux points Et se sont rendu compte à quel point la planète Terre n'était Charlie charlie par elle les platistes C'est ça ton contexte euh, Quand tu crois que la Terre est ronde et plate Mauvaise réponse Non Aurèle. Oui. Dans le métro Non. Je sais pas. Tu... Non mais il y a plein de gens, on se rend compte que Terre et est habitée de trop de gens, <rire> Charlie, quand tu navigues dans l'eau où tu vois plus de terre. Je tu sais pas comment ça se dit. Mais quand tu dans au milieu euh, des eaux ouais, et en Amérique dans la mer. Mais l'écologie dans tout ça. Je Charlie, sais pas. <rire> euh, oui, dans, dans, les bouchons, ah, ah, dans les bouchons Julie. Oui. Non. Pierre, Pierre. Pierre. Pierre, Pour les gens qui sont allés dans l'espace. Et ça fait deux points pour Pierre. Ah, bravo. En effet, c'est les gens qui se rendent compte que le... la Terre finalement n'est qu'un point bleu pâle suspendu dans le vide protégé par une protégée par une fine atmosphère. Et donc ça se fait rendre compte à quel point on est du coup. On est là surplomb. Ah, la, la Terre. Ah mais euh, dans l'espace quoi. <rire> <rire> faut, faut être loin enfin, quoi. <rire> faut y aller, faut être milliardaire C'est pas donné ressentir. à tout le monde. Ah oui, voilà. Non, faut être astronaute. Oui. Bon, enfin, je sais pas si je préfère être Thomas Pesquet ou Jeff Bezos. Aucun des deux. Tu serais chauve tu plus proche là... d'être chauve comme Bezos que... oh, Tantueux du... comme... En même temps, Jay Bezos quand il rentre, il a toujours 2 milliards parce Pesquet quand il rentre, il a ses tweets quoi. Ouais. Il a un peu de kilos en moins Ça fait donc 2 points pour Pierre, 0 pour Charlie, Aurélien et Julie Deuxième question du <rire> Étonnant <rire> ça Vous avez la question du début Quelle oeuvre a réalisé Jérôme Revont le 19 février 2000 Charlie Oui Euh, Notre-Dame Mais arrête <rire> C est C est En 2000 C'est le moment On va faire Passif agressif En 2000 Il y en avait 2000. une date <rire> Non je pensais pas ça Quelle oeuvre a réalisé Jérôme Revont Le 19 février 2000 Pour 4 points une Réalisation Qu'il a réitéré 17 fois par la suite pierre Pierre Il a marché Entre les euh, Twin Towers C'est une mauvaise réponse Oh, j'ai En vrai, ouais, j'ai écrit... Euh, tu, tu joues trop bien. Et ce qu'il a foutu en 2000, il l'a fait 17 fois tellement c'était bien, quoi. Ah, oui. Donc, euh, il a fait un truc de fou. Hmm. Pas, pas, pas forcément. Le dago. Quelle, ouais. quelle oeuvre artistique t'as dit, hein Quelle oeuvre a réaliser, Jérôme Je vais pas gagner, mais au moins... Le je 19 février 2000, <rire> réalisation qu'il a réitéré 17 fois par la suite, pour 3 points. Cette oeuvre audiovisuelle mettant à l'honneur d'autres... Bon. Sabine vient de comprendre la question alors qu'elle a la réponse devant les yeux depuis le début oui. <rire> mais des fois ça me le fait quand j'étais question qu'il ah. a fait un truc audio tout ça et 17 est ce fois. que, est -ce que euh, tu peux audiovisuel. Audiovisuel. Mmh. audiovisuel quelle oeuvre a réalisé Jérôme jérômerevon le 19 février 2000 réalisation qu'il a réitérée 17 fois par la suite cette oeuvre audiovisuelle mettant à l'honneur d'autres et charlie oui. le bêtisier de l'année non <rire> Ah pierre. pierre il a euh, filmé le ah, le feu d'artifice du nouvel an non Auré. Les Illuminations de la Tour Eiffel pour une quelconque fête. Tu, tu peux retourner la date, date s'il te plaît Le 19 février 2000. Ah 19 février. Euh, ah ouais. En 2000. Ah. Pour deux points, quelle oeuvre a réalisé Jérôme Revont le 19 février 2000 Réalisation qu'il a réitérée 17 fois par la suite. Cette oeuvre audiovisuelle mettant à l'honneur d'autres, pour deux points, d'autres réalisateurs lors d'une cérémonie. Pierre. Pierre. Le In Memoriam euh, de la cérémonie... Oh putain, des Césars. Charlie. C'est trop précis, mon petit. Julie. Ben attends, je suis une dernière réponse en 5 secondes, ensuite sera Charlie non, et non, Julie. Je... C'est sûr, tu veux pas <rire> C'est trop genre. précis. J'ai pas, ouais. ouais. euh, pas dit précis, j'ai dit trop précis. Le in memoriam. Moi j'arrive après. Hein, Aurél, euh, ah c'est euh, là où c'est trop précis. Charlie. Euh, vidéo de la cérémonie des césar Ça rien dire, c'est quoi la pas, vidéo Je sais pas, c'était proche, j'ai aucune Je sais pas. Ça, dit... Non, j'ai paniqué, moi j'ai dit mon prénom mais. <rire> <rire> tu pourtant, tu en short. Pierre, Pierre, Pierre, je vais devoir te dire il ouais, Bah euh, il a réalisé la il a, il a filmé la cérémonie des CSA tout simplement. Non, bah, bravo. Voilà, ça fait deux points pour bon Pierre, Merci. Bah c'est une oeuvre <rire> Audiovisuelle Bah c'est quoi ça Mais t'es autant Moi aussi j'en fais comme ça Des oeuvres Je vais filmer des trucs Et Non non non Il a réalisé les Césars en fait Parce qu'on pense toujours Quand on regarde devant la télé Avec son petit son petit sac de maïs Je Regarde pas Donc rien à foutre Je sais pas Moi j'ai un sac de maïs alors, Pourquoi voilà. que 17 fois Depuis la 2000 Il n'y en a pas tous les ans Si Il faut le faire chauffer Et La première fois Il a réalisé en 2000 Ensuite il l'a réalisé 17 fois ensuite D'accord Ouais mais il l'a pas fait Tous les ans du coup Si Bon. Bien joué Parce que de 2000 à 2021 Il y a pas 17 années conard. Il s'est en 2017 Fils de pute <rire> Pourquoi il s'est oh en 2017 <rire> Parce qu'après il a changé Je sais pas Il est peut-être mort Il a peut-être arrêté il, a peut ouais, il en avait marre Ouais, ouais. Ok, ouais, okay voilà. Bah là je l'accepte Je t'ai rendu compte Que c'était pas une oeuvre non, ouais, <rire> Donc vous te si voilà. cette fois Putain c'est bon, en asique C'est bon j'en ai assez Pour être dans la démission Ça fait donc 4 points pour Pierre 0 pour Charlie, Aurélien et Julie Génial et Super. pour la troisième et dernière question oh ouais. du début, il est temps de passer à la question co- oh oh oh oh oh oh. Est-ce que c'est la numéro 169 Il faut passer à la question oui, oh oui oh Il faut passer à oh la question oh, co-quille oh. oh. C'est utile, mais n'est-ce pas mal au Je déteste, je crèche pas <rire> <rire> Pour 5 points café fait Act Up Paris dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1993, Il a mis des capotes sur la Concorde 5 points pour Pierre ah Sérieux <rire> Je sais pas, tu sais, genre... Ils ont mis un préservatif géant Sur l'obélisque de la Concorde Parce qu'on dirait franchement Une bite Cette association a voulu sensibiliser L'opinion ouais, ouais, sur les MST en fait, et tout ça. particulièrement Le SIDA intriguant. dont le 1er décembre Et donc la journée mondiale C'est ce qu'on fout là nous avec <rire> avec bon. Oui c'est vrai, vrai il y a pas de... Ah oui oui c'est avec oui, lui qui est... part euh... lui, il, est il, est qualifié, quoi. Quoi. il est loin lui on Avec l'aide de la marque Benetton qui a financé cette opération En utilisant un des monuments emblématique de Paris L'obélisse de la Concorde Ça fait donc 5 points pour Pierre, bravo Pierre Bravo, bravo. Mmh. GG. Ça fait donc à la fin du début 9 points pour Pierre 0 pour Charlie, 0 pour Aurélien, 0 pour oh, Julie C'est misérable <rire> Voilà c'est tout ce <rire> que j'ai Et il est temps de passer à la suite Oui il est temps oui La suite, c'est trois listes où il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Voilà, un point par réponse pour et un ou une éliminée à la fin de la manche, notamment Julie, s'il y a sur le sport. Sachez-le. <rire> c'est <rire> pas faux. Il y a toujours une quoi. Moi, si c'est la lune mais... sur le sport, je peux m'en sortir du coup. Si c'est la lune -ce sur c'est la <rire> lune sur le Accrochez-vous. <rire> je vous demande de me citer un département français. Oh non, oh, putain, <rire> mais putain, putain Ou une collectivité oui, collectivité d'outre-mer. Hors-France, c'est pour on les connaît pas. Et un candidat à l'élection présidentielle de 2017 qui a recueilli au moins 20 des voix exprimées au premier tour dans de cette élection dans ce département. Et Et bien, vous me dites, un département. vous me dites un département Vous dites un département, vous dites un candidat qui a atteint au moins 20 au premier oh tour. Mais non, non mais moi j'ai zéro là. En non, 2017. Si, en <rire> 2017. J'ai pas de si bordel. Si sauf des sauf des oui, allez, seul, le seul qu'on a, Lène. Là. Il y a un département où Marine Le Pen a fait 35,6% qui est le record de tous les candidats dans un département Et il n'y a aucun autre candidat qui a fait au-dessus de 20% dans l'Aisne Bien entendu il y a plusieurs réponses possibles parce y a plusieurs candidats qui ont atteint 20% dans un département Pierre comme tu es celui qui a marqué le plus de points dans le début tu commences Alors euh, Paris, Paris, Paris euh, il y a euh, Emmanuel, Emmanuel Macron Paris a fait, euh, Macron a fait 34,8% à Paris c'est une bonne réponse Charlie, Aurélien, Julie Charlie. le premier qui me dit son prénom Charlie Le Nord Le Pen Le Pen a fait 28,2% dans le Nord Aurélien, Julie, le premier qui me dit son prénom. <coughs> Ils veulent pas y aller. <rire> attends. C'est genre la gironde, c'est un débat. <rire> <un> dé <rire> dé non, mais... Allez, Julie, Julie. Je vais dire... Euh, Jura Macron. Jura Macron. 21,3%. <rire> Aurélien. Le doux Macron. Le doux, Ma... le, doux le, tout, le, doux. le doux Macron, 22,5% Bonne réponse, Pierre Hélas. Bah, Le Morbihan, Macron Morbihan, Macron 27,8% Bonne réponse, Charlie Le Pas-de-Calais, Le Pen 34,3% Bonne réponse, Aurélien Il est vilaine est un <rire> Macron, il est vilaine <rire> non, mais... Macron, il est doux Macron, il est vilaine Il est vilaine Macron Macron C'est en Bretagne, si on plus de... Enfin, ouais, dommage. Vas-y, poursuis ton raisonnement politique. Non, et mais normalement, ils sont de gauche, mais bon, il n'y a pas trop le coup. 30,2%, bonne réponse. 30 Putain, deux points, c'est inespéré. Eh, je ne devais pas répondre avant Oui, tu l'as passé avant lui, oui, Julie. Eh ben, je, dire... <rire> je voulais dire... <tirer> je <les> voulais <villes>. dire une évidente. Bon, elle n'allait pas dire exactement <rire> dire ça. <rire> je vais dire... Euh, L'Inde. C'est que c'est un département, déjà. Parce qu'il a le numéro. Un. Un, deux, deux. comme ça. Je vais dire Macron Là, Macron, 22,6%. Pierre. Les Yvelines, Macron Les Yvelines, Macron... Envie de dire. Yveline, Macron. <rire> non, pas Yveline, Delia. <rire> 28,8%. Charlie. C'est tout En fait, il a gagné, du coup. <rire> C'est pas vrai. Je pas de spoil. Que, je crois qu'à la fin, il gagne. sur suis arrêté en 2016, moi. Okay. Le Rhône, Macron Le. Le Rhone-Macron, 26,4%. Oh, Bonne bas, réponse. Quoi, Julie oh, J'ai envie de dire le doux FN. Euh, le Pen. <rire> le doux FN. <rire> le Pen, 23 euh... euh, 23,4%. Euh, C'était sûr. Aurélien Le Finistère Macron. Le Finistère Macron, 29,4%. bonne pouvez laisser à passe. gauche, genre la Bretagne et tout, là. Je vais te la piquer tout de suite. Non, s'il te plaît, quoi, quoi mais je connais, bah, je connais plus rien, de façon. C'est bien <rire> français. Les Côtes d'Armor Macron. Ouais, côtes d'Armor Macron, 27,9%. Le Morbihan Macron. Le Morbihan, -Macron. Morbihan Macron, ça... Non. non. Déjà a été dit, Charlie. Y a une erreur. Ah, l'erreur. Julie. Je vais dire Territoire de Belfort. Ah ouais, bien joué. Et je vais ah, dire Le Pen. Territage de Belfort-Le Pen, 26,8%. C'est tellement triste. <rire> ça, ça, ça, ça, ça, ça. <rires> on va lire. Pff, oh là, mais si, je suis mort, là. Il, non, mais ils il connaissent gueule. 15 départements, non, non. les deux. <rire> mais ils disent ça depuis le début, oui. on est oui. déjà au huitième tour, là. J'en suis à dire le Mordor, quoi. <rire> le le Mordor. Merdeux une région en plus, j'ai le, le, oui, <rire> le mordant pouton. C'est ça vaut vous... <rire> Aurélien. Le gars Macron. Mais voilà Gare à Macron Gare à, gar à Macron. Attention gar... on okay. gar... pense la vache <rire> Que dit la vache Gare Macron, c'est une mauvaise réponse. Eh ouais. Bon, bah fait chier. Hein. Il est vilaine, Macron Dit, dit, dit. Est, est On a fait la blague des vilaines de il Macron Julie, alors. Bon dans la liste, tu as oh, trois réponses. Tu d'être digne. sors grandi de cette petite Vas-y. Je vais dire Côte d'or. c'est un fourcé du chocolat. Je sais que c'est un départ. <rire> je sais que c'est un chocolat. <rire> Et je veux 14. dire Macron Côte d'or, Macron, Macron 23,6% Bonne réponse ah, tu restes Tu restes dans le coin Haute-Saône, je pense Le peine Pen, oui. Ah bah écoute 31,3% <rire> C'est vraiment le côté qu'on aime pas De la fin je pense Saône et Loire, Macron Alors qu'ils aiment le tuning hein. Et pourtant 22,3% wow <applaudissements> avait du, du, du. La Corse du Sud, le parti indépendantiste. Non. Non. Il y avait quatre candidats qui étaient dans wow. cette liste. Il y avait Macron, Le Pen, Mélenchon et Fillon. On avait énormément d'exemples mais voilà, bon en gros, il y avait ces quatre, il y avait ces quatre. Et pour info, à Wali et Futuna, Benoît Amon a fait 25,2 Ah D'accord. Ah, c'est eux, en fait <rire> voilà. oui, C'est eux, les 6%. Oui. Oui, eux. Les Sixers. Non, fait <rire> Ça fait donc, à la la première liste, 13 points pour Pierre, 7 points pour Julie, 3 points pour Charlie, 3 points pour Aurélien. <rire> as aussi 7, Julie 7, 7, Ah oui, Julie. 7, pardon. Non, mais sans moi du sport. <rire> Deuxième liste, je vous demande de me citer un acteur ou une actrice oh, de nationalité française oh, oh, ayant non. tourné au moins dans 10 films qui ont atteint le million d'entrées en France Donc un acteur ou une actrice qui a fait 10 films qu'on fait au moins 1 million d'entrées en France. Oh et l'actrice ou l'acteur la... ou l'actrice doit être français. C'est piège. Sauf Louis de Funès qui a tourné dans 102 films qui ont atteint 1 million d'entrées en France et c'est le meilleur. Pierre, tu commences. Et du coup logiquement et du coup logiquement Omar Sy. Si Omar non. Et <rire> si 18 euh... J'avais un 19, doute. Avec Omar. 18 films Omar Sy. Si. Jean du Jardin. Jean du Jardin 22 films pour Jean du Jardin. J'hésite, c'est le moment où je me plante. Julie. Clavier. 30 non. films, bonne réponse. Non, mais j'ai trop d'idées <rire> et, et je vais me planter, je vais me planter. Est-ce que c'est un acteur Foucad Mérad Cadmérad. 20 films, bonne réponse. C'est pas vrai qu'il a joué dans autant de films ce mec. C'est uniquement acteur ou c'est actrice aussi Acteur actrice. Isabelle <rire> Adjani. Adjani, c'est une mauvaise réponse vrai. Pierre. Oh, c'est le moment les gars. C'est le moment, ouais, c'est le, le moment de par De par oh, C'est oui. une bonne réponse 61 films de. Mario Cotier. Marion Cotier, Julie. C'est une bonne réponse 17 films. On aurait Mélanie Laurent Mélanie Laurent. Mais oh, elle est conne. Bon, attends, elle l'a pas, pas encore fait une mauvaise réponse Allez, <rire> bah, Personne parmi tes amis te le dira Mais même Marion Cotillard est meilleur que toi Mélanie Laurent, enfin, voilà job de me Voilà Moi je suis juste leg, quoi Ah oui, pardon, t'as <rire> oublié Danny Boon, c'est une excellente réponse Avec ouais. 16 films ouais. Jean-Rénaud genre Jean rénaud 26 oh. films, bonne réponse Clovis Korniak Korniak, c'est une bonne réponse, 12 films Julie Thierry la fronde <rire> Chérie, ah, charlie. Catherine de Neuve. Catherine de Neuve, bonne réponse 37 films, charlie. Euh, Mikael Youn. C'est une mauvaise réponse. <rire> Mais j'ai la dernière dans la liste, le roi a trois réponses. Je J'ai envie Capo. de dire coluche. Et ben, Coluche 14. Alain Delon. Alain Delon, c'est une bonne réponse avec Delon. 50 films. Oh, putain mais Mélanie <rires> Laurent va te faire Il y a un club C'est parce qu'elle fait une Doris Buster, je me suis dit ouais, elle a la, la cote. Ah, mais merci. Romain Duris. Romain Duris, c'est une bonne réponse. Oh, oh, oh, oh, ouais. 12 ouais. films. Moi, Alors, il, <rires> il restait Enconina, en Connina Hauteuil. Daniel Pierre Bacri. Brigitte Bardot. Ramzy Bezier, Ramzy Jean Paul Zalmondo, le... Richard Berry, Michel Blanc, Didier Bourdon, Bourville. Je n'ai l'idée on a fait 11 pour information. Ouais. Juan, Podalides, Noiré, Semoon. Silence total sur le plateau celui-là. Oh, c'est Dumbledore. Avant la... <rire> <C 'est... S> là. là. <rire> ah, voilà, la liste. On a 14 mots pour Pierre et Julie. 7 points pour Charlie, 4 points pour Aurélie. Parce oh, que là ça va être la chute. Ah, ça va être la chute. Dernière je liste, je vous demande de me citer un joueur de foot. Ah oui, c'est vrai. vrai. Non, c'est pas vrai. Non, ah. un joueur de f Elle est, est, ah. est là la chute, t'inquiète. Un constructeur automobile qui a déjà participé à une ouais. saison de World Rally Championship. Ouais, c'est pas la F1, je connais la. F1, la là, championne... Le championnat le championnat du monde de rallye. Tu fais chier. Soit <rire> Citroën. Un oh. constructeur automobile qui a déjà partic... participé et non pas qui est et non pas qui est déjà participé. C'est quoi À une saison de rallye. Pierre répond quoi, les Porsche Porsche c'est bonne réponse Ah il Charlie Toyota Toyota c'est une bonne réponse Julie Peugeot <rire> Bien sûr oh La Peuge ba... oh Bonne la réponse Ah c'est son Citroën mais pas Peugeot Citroën Ok <rire> Sauf Aurélien, Aurélien... Si vous, je Sauf toi, Citroën oui d'accord Mais je vais pas dire Ford Ford c'est une bonne réponse <rire> Ouais bah c'est bien <rire> C'est un brasse des bonnes bagnoles quoi J'imagine quoi a partir de quelle année Depuis le début du championnat du monde de rallye Volkswagen Volkswagen c'est une bonne réponse Charlie Tu euh, n'as pas écouté euh, ce qui était dit avant j'imagine il a dit ah. Volkswagen Oh T'as dit ça oh. euh, Je dirais Audi <rire> Audi, Audi Oula, Oula. Oula. Non, non vraiment non, non Faut pas parler comme ça Julie <rire> BMW Bonne réponse Aurélien Subaru Subaru c'est une bonne réponse Les plus belles voitures d'ailleurs Bah, je, pro... je la prenais tout le temps dans mes jeux de rallye <rire> hey, oui. eh ouais eh ouais je retourne ma carte piège oh, en fait j'ai joué à des jeux jeunes ouais, de jackie oh, yeah, yeah. excuse-moi d'aimer les carrosseries oh, bleu pétrole avec je du, du jeuune plus en haut en ah, ouais. pierre Honda Honda c'est une mauvaise réponse pierre tu sors de cette liste charlie mitsubishi mitsubishi c'est une bonne réponse julie' puis ça a été dit renault renault c'est une bonne réponse sorélien skoda Skoda, c'est une bonne réponse. Charlie Opel Opel, c'est une bonne réponse. Dacia Dacia, c'est une mauvaise réponse, Julie, du soir de cette liste. Aurélien Bah, il ne <rire> risque plus grand-chose. Oh, bon, alors, ma petite dame <rire> On vient trop avec une petite réponse, quand même, qui traîne par ici Mercedes C'est une bonne réponse. Lotus Pardon Lotus. Lotus, c'est une mauvaise réponse. Oh, Aurélien Comme tu es le dernier dans la liste et que tu es dernier, tu as le droit de dire autant de réponses que tu Alors, veux, Cette règle n'a jamais existé. Tu dois faire trois réponses pour rattraper Charlie. C'est hate. C'est hate, c'est une bonne réponse. Je vais perdre là-dessus, je te jure. Non, je te jure, c'est Je vais vraiment sortir du J'ai sorti, sorti, de sorti <rire> des très fond de mon cul, celle-là, j'ai plus <rire> J'ai plus rien mec. Euh, Alpha Romeo Alpha Romeo pour rien, c'est une balle. Pour rattraper oh, Charlie ouais. McLaren Ils n'ont pas fait de rallye C'est une mauvaise réponse ouais. il, y il, y il y avait Alpine Alpine c'est Renault ah, Avant quand ils étaient non, en championnat C'était en années ah, 70 C'était pas encore Renault Alpine. Ah putain bah, Je l'avais du coup Alpine Austin Rover Il y avait Chevrolet Il y avait Chrysler Chevrolet. Il y avait Ferrari il y avait, Ça, il y avait Fiat Hyundai Lada Lancia Mazda Mini Il y a Lada Nissan mmh. oui. okay, bah, je suis Suzuki nervous. Ou encore ouais. Volvo a la fin de la suite, il a donc 17 points pour Julie, 16 points pour Pierre, 11 points pour Charlie, 10 points oh pour Aurélien. Julie. Aurélien, tu pars si proche du but, est-ce que tu as un dernier mot Franchement, j'ai cru de fou. En j'ai envie de te donner Je vais les bagnoles. Moi, je vais t'applaudir. Je vais. Oh. Tu t'es débattu sur les bagnoles. Non, non, c'est pas tant les bagnoles que Mélanie Laurent quand même. <rire> les comptes se remis à zéro et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence toute part en EN. Cinq question chacun, un point par bonne réponse. Je rappelle la nouvelle règle. Vous pouvez savoir ce qui se cache derrière le thème et vous pouvez choisir si vous le voulez ou pas. Julie, comme as marqué le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Elle découvre. Là, c'est Christophe Collant en Amérique, Julie. Allez. Je veux dire un autre truc. Alors, un autre truc, le thème, c'est en complétant un slogan. Est-ce que tu veux le choisir ou est-ce que tu décides d'aller choisir plutôt un lieu ou un moment Non mais, moment, mais je vais ou... prendre ça parce que les moments je suis nul et les lieux aussi. <rire> Donc... Silence total que... sur le plateau parce que là, ça va être très tentant de vouloir compléter les slogans. Je <rire> consomme. <rire> Merci. Si je vais bien. <rire> Complète le slogan suivant, je lis. Carglace répare. Carglace remplace. Même le samedi. Oh Complète le slogan suivant, Haribo c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Bon, mais... oh, bien, très complète cool, le slogan suivant. Activia, actif à l'intérieur. Ah, mais moi j'ai envie de le dire. <rire> <c 'est... rire> non, mais... Activia, actif à l'intérieur. Et c'est bien. Et bravo. Non je pense pas que ce soit ça. Je veux dire visible à l'extérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Julie complète le slogan suivant. Vichy Célestin, elle... <rire> elle vous va bien Je te la prends parce qu'il y en a qui vous voit qui tutoie le consommateur ah. C'est elle me va bien Mais je te la compte ça, Bonne réponse Entre me et vous Julie complète le slogan suivant Mastercard Il y a certaines choses qui Je pense qu'il faut que je regarde plus la télé hein. Assez... <rire> Non non non Je vais dire se garde non, non. non Qui ne compte pas Il y a des choses qui ne s'achètent pas Pour ah. le reste Il y a Mastercard Ça fait trois points pour Julie Bravo Bravo, bravo. Monsieur, un lieu ou un moment On sait que tout s'achète en plus. <rire> Même l'amour des gens. Un, mo Alors, un, moment, un moment. Alors un moment, c'est en attendant. Ah, il me plaît bien celui-là. Est-ce que tu veux prendre celui-là ou est-ce que tu te tentes un lieu, sachant que si tu me dis que tu prends un lieu, tu n'as plus le choix, tu prends ouais, un tel. Je prends, je prends euh, ouais. Un moment, tu prends quoi Un moment. Un moment En mmh. attendant un goût d'autre. Go en anglais, quel mot doit-on mettre après le verbe to wait pour traduire correctement le verbe attendre Twit 4. Mauvaise réponse. Pierre, quel groupe de rap dont font partie Blackame et Gims a sorti le DVD, la DVD le DVD mixtape en attendant l'apogée les chroniques du 75 en 2011 Quel groupe de rap dont font dont font partie Blackame et Gims a sorti Twit B. Mauvaise réponse. Non, c'est la section d'assaut. Twitch B c'est ah ouais, le label de production. La ah c'est chiant ça. Dans quelle série dont la première saison est sortie en 2019 sur Netflix voit-on la famille Azan Cachez le fait que la boucherie familiale euh, soit transformée en coffee shop en attendant que la légalisation annoncée <rire> du cannabis. Okay. En passant pécho. Non. Family <rire> business. Pierre, quel auteur irlandais a écrit en attendant Godot, pièce de théâtre parue en 1952 Non, c'est euh, pas Ionesco. Beckett. C'est une bonne réponse. Pierre, quel vie. livre écrit par Olivier Bourdeau et paru en 2016 a été adapté par Régis Rouinsard dans un film sorti en salle le 5 janvier 2022 le Les Illusions perdues, c'est pas ça. mais euh... C'était Dune en attendant, <rire> <Et le pire. rire> attendant Bojangles. En attendant quoi jungles Ça fait donc deux fois pour Pierre. Bravo. Pierre. Bravo. Bravo. Okay. Ouais, bah... Charlie, ouais. il reste Un lieu. Trois lieux. En Lorraine à ah, l'Alsache. La Charlie, comment Charlie... appelle-t-on les habitants de la Lorraine Les Lorrains. Bonne réponse. Oui Quel plat salé à base d'œufs, de crème et de lardons est une spécialité de la Lorraine oui. À base d'œufs de... À base d'œufs, oui. d'œufs, du coup, de crème et de lardons La flamencuche la... Oh, vraiment... la, Mais... la quiche La crème quiche crème, <rire> <et> <rire> <oui>. <rire> La quiche, la quiche <rire> En même temps, quand t'as dit Lorraine, <rire> il a dit l'Alsace Aïe, <rire> aïe, ah, <yeah, yeah, rire> aïe, non, non. <rire> Avec quelle autre région la Lorraine a-t-elle fusionné pour former la région administrative Grand Est le 1er janvier 2016 L'Alsace C'est la fin de ta réponse. Avec quelle Attends. Tu veux dire l'Alsace, point. Redis, redis la question. Avec quelles, ré... Avec quelles autres régions la Lorraine Il bon, a ou pas oui. <rire> quelles Avec quelles autres régions la Lorraine okay. t elle fusionné pour former la région administrative Grand Est le 1er janvier 2016 L'Alsace et ben, la... les Vosges. Non, j'aurais pas eu sinon. L'Alsace c'est la Champagne-Ardenne. Non ah, putain. Non mais, mais... Euh... Charlie, quel Dans était le les... département faut arrêter quoi Quel le prénom du roi des Francs entre 8 mi... entre 855 et 869 Tellement qualifié. Prénom qui est à l'origine du mot Lorraine. Le... Laurent Non. Je sais pas comment. C'était Lothaire. Mais de quoi Lothaire Lorraine Alors, Laurent Lothair, Lorraine Lothaire Lothair, de... Lorraine. Lothair Lothair <rire> Lothaire en allemand ça donnait Lothringen, Lothringen est devenu Lorraine en... Oh, non, mais pas le du le tout, le le tout. Il se fait, ils ont changé toutes hein. les lettres à part le L Qu'est-ce que le Honek Le Honek, pardon Qu'est-ce que le Honek Ça doit être la monnaie locale de la Lorraine Le mais point gros. culminant de la Lorraine Mais qu'est-ce que j'en Elle... sais Elle... Il est en Allemagne ce Charlie, point Charlie, excuse-moi te dire mais es une quiche, un point Ouh, c'est oh, dur Ça fait donc 3 points pour Julie, 2 points pour Pierre, 1 point pour Charlie Et on passe à la presque face Là, vous restez pas cette requété catégorie homophone sans questions chacun pour pas, pas bonne réponse. Le thème c'est romans, roman et roman. Eh ben, ah tu qualifies mon petit gars. Julie, archi, euh, roman 1, ah, roman ah, 2 roman. ou roman 3 Mais je vais dire le 2. Roman 2. Quelle forme de discours qui s'oppose au vert est utilisée dans le genre littéraire du roman depuis le 12e siècle Le genre de discours qui s'oppose au vert. Oui, je vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. Mais oui, moi. tu vois bien. Genre c'est une autre couleur quoi. <rire> <rire> J'ai pas perdu pour rien. Claire. Je vais dire le récit Mais c'est pas ça C'est pas le récit C'était la prose, prose. La prose Tout à fait ce que j'allais dire <rire> Julie Quel auteur a publié Son premier roman L'étranger en 1942 Troisième roman francophone Le plus lu dans le monde Camus Bonne réponse Prénom Albert Bonne réponse De quelle langue d'Europe du Nord Vient le mot saga Qui se dit Seugur Au pluriel Mot qui représentait Initialement Un récit historique En prose Au 12 e et 13 e siècle Je vais dire la Finlande C'est mauvaise réponse Ah c'est l'autre Non c'est l'autre Non c'est le Danemark Non ah, C'est la ou... Hollande Non C'est l'Islande C'est l'Islande Julie qui est l'auteur américain célèbre pour ses romans d'horreur notamment a sorti deux romans Les Régulateurs et Désolation le même jour mais l'un avec son vrai nom et l'autre avec un pseudonyme et ses deux romans présentant les mêmes personnages dans des mondes parallèles cest que le mec le même jour il a sorti deux romans un avec son vrai nom un avec un pseudonyme ah, je... et en fait c'est les mêmes personnages je dans les deux romans dans un monde difficile. parallèle Alors je, je, je, je vais dire Stéphane Kim. C'est une bonne. Bah C'est vraiment le ouais, roi Stéphane. Pas, Et enfin Julie, qu'est-ce qu'un roman feuilleton Faut donner une définition Non non non, je te dis <rire> c'est <rire> un roman feuilleton mais raconte-moi n'importe quoi tu auras un point. <rire> <Tu vois> <rire> En gros, tes vacances de cet été, si tu veux, un point. C'est un roman qui a été adapté pour la télé. C'est une mauvaise réponse. C'est un roman qu'on feuillette. C'est un roman qui sort dans un journal généralement et régulièrement. Y'a pas Maigret qui sortait que, comme ça Maigret Le <rire> <rire> euh, roman feuilleton, ça donc un roman qui sort par plusieurs parties, un donc joueur. dans un journal quoti euh, quotidiennement ou alors toutes les semaines. Et ensuite, il y a un cliffhanger à la fin. Genre une falaise une falaise, falaise C'est comme si le journal c'était Netflix <rire> Ça fait donc 2 points pour Julie, 5 points en tour, Bravo Julie. Bravo. roman 1 ah, ou roman 3 Bah roman 3, roman 3. Lors de quel millénaire l'art roman s'est-il développé Bah premier. C'est une mauvaise réponse. C'est le deuxième millénaire, c'est 11e et 12e siècle. Quel type d'art représenté notamment par la cathédrale Notre-Dame de Paris a succédé à l'art oh, roman gothique. Bonne réponse. Alors là Alors là un. Pas le chercher hein. Attends mais as demandé les millénaires mmh Il y en a avec deux oh, On est en troisième hein. Il y a le nouveau Le temps des cathédrales <rires> C'est une chanson de merde Non mais je veux Il y avait deux réponses quoi euh, Possible euh... Et puis il y avait Combien de réponses Tu t'es pris oui, un oui, four <rires> Quel est l'autre nom Des langues romanes Dont fait notamment partie Le français Étymologiquement parlant là c'est un mot Très très <rires> drôle Gréco latine latine c'était juste platine. latine la mmh. bah du coup mauvaise réponse quelle est la deuxième langue Ouh, romane' ouais. La vu parler au monde la deuxième langue romane l'italien c'est une mauvaise réponsegno oui, voilà. si non c'est le premier français. non c'est le premier l'espagnol le deuxième c'est le portugais dans quel département se trouve la commune de romans sur isère Non mais non mais je vous étais, ces trucs là, je vous étais ces trucs là C'est comme les 4 x 3 genre je sais pas 12 <rire> <rire> Oui vous oui, moi non C'est comme ça. Mélanie Laurent <rire> Département, <rire> l'Isère la li Bah l'Isère, moi je sais c'est l'un le, le, le 42, le 42 Ah c'est la Drôme bah, ouais. Ah oui vraiment sur l'Isère ça veut dire Valence, ça Valence Un point pour Pierre, 3, 3 points en tout, Bruno bien Voilà Ah oh non, n'hésitez pas, n'hésitez okay. pas. Et Julie est en finale oh oh Non mais fin. Charlie, il te faut un 3 sur 5 pour être en finale contre Julie, sinon c'est pire qu'il Ton thème, c'est Romain. Ah, ah Charlie, merde, Charles Charlie. Charlie, comment prononce-t-on la ville de Rome en italien Pardon, comment prononce-t-on la ville de Romain en italien oh. oh. Roma Bonne réponse. Quel fleuve traverse Romain en arrivant... Romain en arrivant... Oh. Par le nord de la ville <rire> Quel Mais fleuve traverse Rome en arrivant par le nord de la ville C'est pas un fleuve qui est en France, je pense ça fait loin. Cogito, Cogito Allô mm, um, Agua, agua, le, agua La tu Flavio de... La, la flavio, flavio de... La Flavio Roma oh, La Flavio oui. Meridotale, je sais pas. <rire> okay. Un mot au hasard Berlusconi C'est une bonne réponse Le tibre. Le tibre. Quel Soyez cap en fait. a atteint la ville de Rome en 1960 En termes de nombre d'habitants Il est en train de compter ses doigts Ils ont dépassé les 5 millions d'habitants <rire> C'était 2 millions Charlie il te faut un sans faute Bah oui, c'est mort. Charlie, tu es dans la, la merveilleur. En fait, que trouve-t-on dans la ville de Rome en près de 900 exemplaires <rire> Ce qui constitue un record. Des statues. Des statues. Des Parce que j'ai vu beaucoup ça. de statues quand j'étais à Rome. <rire> les, Des églises. les églises. C'est la ville où il y a le plus d'églises ah, dans le monde, 900. C'est beaucoup. Et enfin, Charlie, quel empereur a fait construire un mur autour de Rome en 270 pour protéger les quartiers qui s'étaient développés au-delà de l'enceinte déjà construite Romulus. Et Romulus, César. Non, c'était Romuald. C'est vrai Non, Aurélien Je t'appelle pas Aurélien, Aurélien Aurélien, c'est toi qui a construit le mur C'est Aurélien J'ai fait le trois trucs, le mur d'Aurélien Le mur d'Aurélien dans la démission, c'est la suite oui Et ton mur à toi C'est c'est la presque fin Charlie Puisque tu es éliminé avec deux points Alors que Pierre en a trois et Julie 5 Charlie, est que tu as un dernier mot Alors ça veut être rassuré, ça n'aurait rien changé Mais grosse merde quand même Bravo Et on a donc une finale On a battu par ça mmh. Pierre Julie <rire> Julie Pierre On remet le compteur à l'heure ouais, ouais bah ouais, ouais, ouais Allez ouais, on passe ouais. à la fin phase é dix qui sont qui vont de 0 à 9 et qui en rapport avec le chiffre qui la concerne une bonne réponse à point le premier ou la première à trois point un gagner. une question de numéro a été choisi par Aurélien. le premier éliminé peut valoir double on verra ce qui se passe si vous tombez dessus et pour information si la finale se joue chacun à votre tour vous pouvez récupérer une question d'adversaire si elle répond mal la personne qui a marqué le plus de points parmi vous deux dans toute la désémission c'est-à-dire Julie 22 à 19 c'est n'importe quoi c'est désigné wow, ou... wow, wow choisi ouais, si bon ça pareil. joue à la rapidité ou chacun son tour chacun son tour chacun son tour non. Julie un chiffre entre 9. 9 quel joueur de rugby français portant le, le numéro 3. 9 sur le terrain lorsqu'il est titulaire a été désigné meilleur joueur du monde en 2021 j'en connais un mais il a arrêté le, le rugby il y a 10 ans je pense <rire> je sais pas Pierre est-ce que tu veux récupérer la question oui. t'as le droit de le faire qu'une fois oui oui numéro 9 Oui. Antoine Dupont. Bonne réponse. Du ah ouais. C'était bien franchement comme non Le dernier frère Bogdanov en vie. Pierre achit 1-0 pour Pierre. Pierre achit 2-1 neuf. 3 3. C'est <rire> la question double. Tu, euh, peux... Euh... tu peux gagner ah bah, si tu... et puis je peux perdre mon point du coup oui. Quel jeu populaire dans les cours Si je l'apprends pas qu'est-ce qu'il se passe et Il se passe rien et on passe à Julie pour la prochaine question Non je l'apprends pas, tu pas non. Julie je vais poser la question entière pour non, savoir si tu veux exactement. la récupérer Prends la ju Juste prends pour la la gagner un point, point, point ou tu la récupères la, prends la, prends Parce que la, si elle la, la gagne il y a 1-1 Oui. Et si je la récupère, après, on passe on repasse à... On okay. passe à toi, du coup. Ah, okay. Comme il a fait avant sur ta question. Mais par contre, vous avez plus le droit de récupérer la question. De ah oui, je récupère question. sa question. Oh, D'accord, ok. La question, c'était... Quel jeu populaire dans les cours de récréation est appelé Bleu, Blanc, Rouge au Québec ou encore Red Light, Green Light aux états unis Est-ce que tu veux la récupérer ou pas Non, je ne sais pas ce que c'est. <rire> c'était... La Marelle 1, 2, trois Soleil. 1, trois 3, Soleil. 1, 0 pour Pierre. Julie. 5. Alors c'est elle la question est la réponse c'est citron. Quel quel agrume <rire> C'est vrai. Non, vrai mais... <rire> pour quel enlèvement 5 personnes ont été arrêtées en avril 2021 à Los Angeles Enlèvement qui avait fait promettre à Lady Gaga une récompense d'un demi million de dollars pour pour retrouver les coupables. C'est C'est Bulldog. Ah putain. C'est les chiens de Lady Gaga, ces bulldogs français. Bonne réponse. Oh là là à faire cette culture parce qu'il faut savoir que Julie <rire> et, et Paul ont deux bulldogs français à la maison et qui sont dans son gaga non. si je me permettre le jeu de mots par rapport à Lady et donc du coup voilà. s'il y avait vraiment une personne à qui fallait pas qu'il y ait cette question c'est vrai que je suis très étonné d'être en finale maintenant donc si je perds ici faut enfin, franchement je m'en prends un partout Pierre un chiffre entre 0 et 9. 7 À quel endroit un cargo de l'entreprise Evergreen s'est-il échoué en mars 2020 dans, dans le 9, canal de Suez Causant alors un blocage du transport maritime de marchandises dans, dans le, le, le canal monde. dans le canal, canal de, de Suez, vous me répondez. Julia chiffre 3099. Ah, quel jour de la semaine étions-nous le 1er janvier 2021 bah, Un samedi. Ah non, 2021, putain ah, suis... ah, suis... ah, Mauvaise réponse non, Vendredi 2-1 pour Pierre Pierre, un chiffre entre 0 et 9 S'il te plaît pour la victoire, bon la victoire. Ai Pour la, mm. pour la... Mm. boîte à meufs euh, Oui, mais je peux savoir lesquels il va Je peux savoir 2 2 2 2 Je me rappelle que c'est bien de pas gagner en fait Dans quelle série de comics trouve-t-on le personnage d'Harvey Dent Connu sous le trait de double face Bah bravo Et c'est une mm. victoire pour Pierre ah. Bravo ah. Bravo la Un petit commentaire sur ta défaite en finale Non bah je m'y attendais okay. <rire> C'est dommage Tu, pas dois, tu devrais croire en toi les les Bravo Il bravo, les bravo. Les bravo. Moi je m'y attendais pas parce... Je t'offre ta mot ta meuf que je vais résonner dans ton micro Un petit mot pour ta... Un petit mot Il avait aussi Bravo Julie et encore une fois Félicitations Bravo pour l'aventure qui vous reste à vivre Bravo, hein. Euh, on est sur tipi si vous voulez nous, nous permettre d'acheter d'autres boîtes à meufs Bien sûr, bien sûr Petronièvre Retrouvez-nous sur Potelao Petronièvre YouTube, Youtube et d'autres plateformes comme les plateformes Logistique on, on se retrouve aussi. dans 10 jours en attendant garder la pêche Et la veille Et, pas et, là, oh et là, si j'ai une phrase, il n'y a pas de sens, si vous allez dire après oh <rire> <rire> Allez salut